Bat bi edo bost euro gutxi baldin bada ere besta eirikoak egon behar direla pentazen dute batzuek. Batzuen dako besta parte hartu behar dute sigurtasun balia bideen gaztuan. Iritziak ez dira baita berdinak baina segur denada, publikoak ulertu eta barnatu beharko koduan neurria izanen dela, neiz eta atsegina ez ukan San Andrez Trinketeko arzuladuna. Je pense que les premières années, ce serait mal reçu. Et après, le temps les gens s'habituen, beh, ils prendront le pli comme partout quoi après je sais pas il faut voir la première année comment ça va se passer on peut pas dire ni oui ni non maintenant parce que comment les gens vont le recevoir c'est très peu c'est une petite somme effectivement mais je suis pas favorable à faire des, des entrées payantes dans une fête c'est pas un festival quoi c'est une fête c'est une ville je conçois pas pour des pour des fêtes de ville ou village il y a peut-être des des budgets à rééquilibrer café du centre tabernako nagushiak diones je pas forcément une mauvaise idée bon ils vont bien comprendre que ça coûte cher et il faut faire rentrer un peu d'argent il faut qu'on trouve des solutions si ça reste raisonnable je pense que les gens comprendront si c'est bien expliqué puis comprendront bien que ils sont en sécurité à bayonne à l'aére d'éna kadosh direi est ouela ondorio rekisanen ostalarien lanéan. Un ou deux euros c'est pas grand chose, je pense pas que ça va avoir un impact direct, les gens qui veulent faire la fête viendront. Comme on est cafetier bayonné on en pâtira ou pas, ça dépend après, voilà, de réception du public quoi. En conséquence, quand tu viens faire la fête, tu viens faire la fête, hein. un euro c'est rien du tout. Hein. Yakina Jean René Echegaraya intzineko hau zapesakere xartzea egunka. Eubro bat pagaraztera pentsatu zuela garaianan eughiaren kontra altsatu ziren zonbaitzun.